マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビート、マスターのビーマスターのビ t トマスターのビートマスターのビートマスターのビートマスターのビートマスターのビートマ o n ーのビートマスターのビートマスターのビートマスタ s のビートマスター e ビートマスターのビートマスターのビートマスタ e のビートマスター l ビートマスターのビートマ t ターのビートマスターのビートマ m e n t ビ l トマスターのビートマスターのビートマスターの d ートマス s ーのビートマスターのビ t トマス Tu as oublié la famille, tu penses que l'étranger c'est ta famille. Maintenant que tu galères, tu penses à la famille. C'est quoi ton problème Change de mentalité. Tu dis que Dieu va faire, mais hier soir tu as dormi affamé. Tu te rends pas compte que Dieu n'a rien fait, c'est commun. A l'époque on faisait confiance à l'État, mais de nos jours c'est l'État qui nous lègue ses tâches. Vivre ou mourir à toi de faire le choix. La vie n'est pas ton ami, e donc fais le bon choix. Un pain plus un pain est égal à deux pains. Tu fais l'opération, est-ce que t'as mangé chez toi On m'a dit pour trouver belle femme au Congo-Braza, ça sert pas d'avoir. Des poches pleines, mais c'est comment? Il te suffit juste d'avoir 5000 francs céphales, 3500 pouces en poulet rôti, 1000 francs pouces à cave, 500 pouces en jus. Au total, ça fait 5000, ça fait pitié. Et la g u e a e devient e n g o u t é e Tu peux la mener n'importe où tu veux, comme un mouton qui poursuit le sac à sac. À. Mais c'est comment? Change de modalité, on vit avec intensité. Tu veux un salaire, tu n'as qu'à travailler, soleil et galère. Forme une équipe, c'est pour tous mes frères et sœurs. Change de modalité. Vous qui êtes dans la merde, chargé de mentalité. Soyez au moins conscient, chargé de, de mentalité. Mais c'est comment? Hein? C'est h a r g de mon pour tous mes frères et sœurs, chargé de mentalité. Vous qui êtes dans la merde, chargé de mentalité. Soyez au moins conscient, chargé de mentalité. Mais C'est pour toi qui n'aime pas l'école, tu kiffes que l'alcool. Au lieu d'aller à l'école, tu préfères faire la vie. Papa te donne l'argent pour payer les frais scolaires. Et toi, tu mets ton père tout le temps en colère. Ma mère m'a toujours dit quand on marche à deux, on ne demande pas à l'autre qui a pété. Si c'est pas toi, c'est qui alors Hein Dis-moi, c'est qui alors Hein Donc tu Je vise la Lune, moi je vise la Terre. Je viens passer le message à tous les gens qui sont en galère. Si tu reçois pas le message, tant pis. D'un problème de réseau, sûrement au mode d'avion. Un grand constat en Afrique. La plupart des gens n'aiment pas le journal. Ils préfèrent entendre q u e des rumeurs. Oh, on m'a dit, c'est ce que j'ai entendu. Mais c'est comment? Un c h a n g e de mentalité. Même si la g c u t e a quitté, faut garder le moral. Arrête de dire chez les gens qu'aimer une femme, c'est donner la queue de ta maison à un voleur et moi je t'informe. C'est comme un p o u l e t doux sans m a y o n n a i s e Et tu veux faire le contraire, tu n'as pas les pieds sur terre. Mon frère, la femme de ton voisin n'est pas ta femme. Je m'adresse à toi qui m e c o u s e C'est pour tous mes frères et sœurs, chargés de mentalité. Vous qui êtes dans la merde, chargés de mentalité. Soyez au moins conscients, chargés de mentalité. Mais c'est comment, hein? C'est h a r g é d mentalité, e c pour tous mes frères et sœurs, chargés de mentalité. On fait la go un téléphone. Demain, tu croises la go avec un autre gars. Tu veux récupérer le téléphone avec le chargeur. Tu lui dis même le jour où je t'avais donné ce téléphone, c'était chargé. Donc, recharge le téléphone. Ensuite, tu me le rends. C'est comment C'est quelque chose de comportement. Il faut changer de mentalité, mon gars. C'est comment Pète et c a s t r o n Mais c'est comment, même